Vous écoutez C'est fou en diffusion Vous aimez ça? Visitez cfou.ca Et aussi Zach avec pièce à Zach. la critique à Bonjour, euh, aujourd'hui je vais vous présenter FIFA 2009 Un nouveau jeu de soccer qui est sorti il n'y a pas si longtemps des e sports J'ai aimé ce jeu parce qu'il y a beaucoup de modes il y a mode carrière, mode euh, en ligne, mode manager, entraîneur. Tu peux vraiment faire comme des transferts comme tu veux. Tu peux faire aussi des transferts, même si tu n'as pas de saison, tu peux décider de prendre un joueur d'une équipe et aller le mettre dans ton équipe préférée pour améliorer ton équipe quand même. Tu peux te faire ta propre équipe, tu peux te faire un drapeau, tu peux faire ton signe toi-même, tu n'es pas mal obligé de le faire toi-même. Tu créer des joueurs, des équipes, Tu peux faire des entraînements de gardien, puis euh, la jouabilité le fun. J'aime bien les tirs, de, les coups francs, parce qu'avec le stylet, tu peux vraiment faire la la cuffe de tu veux pour botter ton ballon. J'aime bien le commencer jouer. C'est pas trop dur au début, mais euh, si tu veux, par exemple, vraiment euh, améliorer, puis jouer comme plus euh, contre du monde, puis t'améliorer dans la carrière, il faut que tu fasses plus de passes. Moi, j'aime pas aimer ce jeu-là, parce que Je joue au soccer. Je suis sportif. Fait c'est ça. Et à la semaine prochaine. Bonne partie. C'est une très bonne raison. Très bonne... On peut pas rien dire contre ça. C'est une très bonne raison. Il est sportif, il aime les jeux de sport. C'est normal. Euh, la critique à Zach avec Zach chaque semaine à CNX. Alors, très beau, très joli. Et une vedette montante ici assez fou Vous pouvez l'entendre à chaque semaine. À chaque semaine. Erreur d'exécution. Fichier trouvable. Vous devez redémarrer CNX. CNX, c'est l'émission pour les amateurs de technologie. Gadgets critiques, sites web, nouvelles logiciels, musique de jeux et autres geekeries. CNX, l'émission la plus geek de la radio. Jeudi 11h ou le 10h, assez fou. Dash, dot, dash, dot, dash, dot